Unité 7, leçon 3, phonétique. Répondez selon votre expérience. Vous parlez français au professeur Oui, je lui parle français. Non, je ne lui parle pas français. Vous parlez français aux autres étudiants Oui, je leur parle français. Non, je ne leur parle pas français. Vous répondez au professeur Oui, je lui réponds. Non, je ne lui réponds pas. Le professeur vous montre des films français Oui, il nous montre des films français. Non. Il ne nous montre pas de film français. Le professeur vous parle anglais? Oui, il nous parle anglais. Non, il ne nous parle pas anglais.